Nous avions terminé d'aborder la première partie du chapitre relative à la toilette intime et aux bonnes manières à observer en faisant ses besoins. Et dans ce chapitre là, l'auteur, le noble Sheikh Abdel Rahman ibn al Nasir al Seri a abordé un sous chapitre. عن فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرة والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر Donc le chir ici a dit, sous chapitre, comment ôter les souillures, ou plutôt l'impureté, suivi d'un exposé des choses impures. Suite à cela, donc, il a dit afin de laver le corps ou l'habit, une portion de terre ou autre de l'ensemble des impuretés, Il suffit que leur corps disparaisse de l'endroit en question. Étant donné que le législateur n'a énoncé aucune restriction de nombre concernant le lavage, si ce n'est ce qui concerne l'impureté du chien, En effet, il a posé comme condition qu'elle soit lavée sept fois, une d'entre elles par la terre, comme on le retrouve dans un hadith unanimement reconnu authentique. Et les choses impures sont l'urine de l'humain et ses excréments, le sang, hormis le fait qu'il n'ait pas tenu rigueur du sang en petite quantité. Et l'exemple de cela, réside dans le sang qui coule de la bête lorsqu'elle est égorgée. De la bête dont la viande est comestible lorsqu'elle est égorgée, contrairement à celui qui reste dans la viande et dans la chair ou les veines car ce dernier est pur. Concernant ce passage, on peut retenir plusieurs points. Premièrement, ce qui est visé par l'impureté. an Il faut savoir que c'est ce qui correspond à la souillure qu'on a mentionné précédemment, quand on a défini al khabath Et nous avions pu mentionner qual khabath c'est une impureté qui a un corps. Dans le sens de quelque chose qui est donc visible, qui est palpable. Ce type d'impureté est de trois sortes. Prononcé médian et léger. Et vous pouvez vous rendre vous pourrez vous rendre compte en abordant donc les différentes impuretés mentionnées par l'auteur de quel type d'impureté chacune de ces impuretés fait partie, soit prononcée, soit médian, soit léger. Deuxièmement, on retient de ce chapitre que ce qui est pris en compte dans le fait d'ôter l'impureté, c'est qu'elle disparaisse sans restriction de nombre concernant le lavage. L'important, c'est que cela disparaisse. Si un seul lavage est nécessaire et suffisant, alors on s'en contentera. Si c'est deux, ce sera deux. trois, trois, et ainsi de suite. Sans restriction de nombre. Parmi ceux qui appuient cela, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. dans lequel il est relaté qu'un bédouin urina dans un coin de la mosquée. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'ont alors blâmé fermement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il leur a interdit de le blâmer de la sorte. Et il a demandé à ce que soit apporté un seau d'eau. Et il a demandé donc que, ce, que cette eau soit versée sur cette impureté. Et c'est ce qui a été fait. Donc ici on voit qu'il n'y a pas eu de restriction de nombre. Et on retrouve également cela dans d'autres hadiths, notamment le hadith qui concerne l'urine de la petite fille et du petit garçon, que nous aurons l'occasion d'aborder plus tard, insha'Allah, ainsi que dans le hadith de Khawla, qui va également être mentionné par l'auteur à la fin de ce sous-chapitre. Il y a une précision à porter ici, c'est que si jamais l'impureté en question est solide, alors il convient de l'enlever avant de verser l'eau. Là, c'était de l'urine, donc il suffit de verser de l'eau. Si par contre, l'impureté est solide, alors il convient d'abord de l'enlever avant, avant de verser l'eau. Troisième point qu'on peut retenir de ce passage, l'exception qui est faite de l'impureté du chien, qui doit être lavée à cette reprise, l'une d'entre elles par la terre. Plusieurs questions se posent et peuvent être abordées à ce moment-là. Qu'est-ce qui est visé par l'impureté du chien Premièrement, il faut savoir que la majorité des Alamains ils sont d'avis que ce qui est visé ici, c'est aussi bien le lappement, le fait que le chien, il vienne laper, c'est-à-dire avec sa langue dans le récipient, Donc, ce qui réside comme impureté sur sa langue, également dans sa salive, également dans son urine, ses excréments, et ainsi de suite. Et d'autres ulama considèrent que cela est spécifique au lapement. C'est-à-dire que cette impureté, qui est mentionnée ici, elle réside uniquement sur la langue du chien. Parmi eux, c'est-à-dire ceux qui voient c'est spécifique à cela, il y a les Vahiriya. Les Vahiriya ce sont ceux qui se contentent de l'aspect apparent du texte, sans prendre en considération les raisons Et les causes qui ont mené ces textes-là, et c'est ainsi qu'ils en viennent à ne pas considérer, à ne pas prendre en considération l'analogie. al qu'on a mentionné précédemment. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas d'avis, qu'on peut avoir recours à l'analogie, al l'quillasse, ils ont dit donc qu'on s'en tient à ce qui est mentionné dans le texte. Et ce qui est mentionné dans le texte, c'est le lappement. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Lorsque le chien lape dans le récipient, ou lape le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave à cette reprise. » Donc, étant donné qu'ils ne sont pas d'un qu'on peut avoir recours à l'analogie, eh bien, ils ne font pas l'analogie concernant la salive, l'urine, l'excrément, et ainsi de suite. D'autres ulama sont de cet avis, c'est-à-dire que c'est spécifique au lapement, notamment parmi les contemporains, mais pas à cause du fait qu'ils ne prennent pas en considération l'analogie mais plutôt parce qu'ils considèrent que dans cette question-là, dans cette question-là, il n'est pas applicable. Car selon eux, il y aurait une différence entre la langue du chien et le reste de ses membres. Cette différence, c'est quoi Cette différence, c'est qu'en vérité, sa langue serait porteuse de ce qu'on appelle le vers solitaire. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu aurait ordonné de multiplier le lavage de ce qui aurait été touché par la langue du chien et que parmi ces lavages il y a un lavage par la terre étant donné que la terre va venir éliminer Ce verre-là. Si cela s'avère vrai, il reste à prouver que les autres membres du chien ne sont pas porteurs de ce verre. Et si cela est prouvé, alors cet avis serait un avis fort. Mais dans tous les cas, comme le dit le shi'r Mohammed ibn Salih al al-Uthaymin, le plus prudent est de s'en tenir ici à l'avis de la majorité des ulamas. Car celui qui va s'en tenir à cet avis, aucun reproche ne pourra lui être adressé. Alors que celui qui va adopter cet autre avis, étant donné que la question est matière à discussion, il est toujours envisageable que des reproches lui soient adressés. Donc, dans ce genre de questions-là, il est bon de sortir de la divergence. Et je dis bien dans ce genre de questions-là, car le fait d'argumenter par le fait de sortir de la divergence de manière absolue n'est pas correct. Mais dans certaines questions, comme ce genre de questions-là, une autre question peut être abordée ici, à savoir peut-on utiliser à la place de la terre du savon ou d'autres produits nettoyants Cheikh Muhammad ibn Saleh Al -Uthaymin est d'avis que non premièrement car le texte il est formel parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que parmi ces sept lavages il doit y avoir un lavage qui est fait avec la terre Deuxièmement, il faut savoir qu'à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existait des produits nettoyants autres que la terre, par exemple le jujubier. Malgré tout, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a mentionné que la terre. Troisièmement, il est fort probable que dans la terre, il y ait une matière qui élimine les microbes d'une manière qui ne serait pas envisageable avec d'autres produits nettoyants. Cependant, dans une situation qui reste une situation peu probable, dans laquelle nous, nous serions menés à ne pas trouver de terre, alors il serait préférable d'utiliser dans le besoin, si on ne peut pas faire autrement. On a besoin par exemple de tels récipients, et on n'a pas de terre, même si c'est peu probable. Il est préférable d'utiliser ce genre de produit nettoyant, du jujubier ou là du savon, plutôt que de ne rien utiliser. Autre question à aborder, si un chien effleure une personne, un habit ou autre, que doit-on faire La réponse c'est que si son impureté est menée à se transmettre à la chose qu'il a effleurée, comme dans le cas où le chien par exemple serait mouillé, alors il convient de nettoyer ce qui a été touché. Mais si ce n'est pas le cas, alors il n'y a pas à le faire. Il y a une règle qui appuie cela, c'est que l'impureté d'une chose ne se transmet qu'à partir du moment où ses traces se transmettent. L'impureté d'une chose ne se transmet qu'à partir du moment où ses traces se transmettent. Donc le chien, si par exemple il effleure une personne, Il lui touche par exemple le pas de la jambe ou il lui touche son habit. Il faut regarder, est-ce que l'impureté s'est transmise du chien à ce qu'il a effleuré ou pas Notamment si on se rend compte que le chien est mouillé par exemple, parce que lorsqu'il est mouillé, son impureté va euh, plus facilement se transmettre. Si c'est le cas, Il suffit juste donc de, de laver l'endroit en question. Par contre, il n'est pas nécessaire de refaire ces ablutions comme certaines personnes en arrivent à le faire. Autre question, autre point important à aborder, et qui a été abordé par l'auteur, le nombre de lavages et le moment de l'utilisation de la terre. L'auteur a affirmé qu'ils sont au nombre de sept. Les sept lavages. Et qu'un d'entre eux doit être fait avec de la terre. Et la détermination du nombre ici, c'est-à-dire sept, est basée sur de nombreux hadiths, notamment celui rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Hurayra, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit... La purification du récipient de l'un d'entre vous, lorsque le chien y a la paix, consiste à le laver à cette reprise, la première, avec de la terre. La purification du récipient de l'un d'entre vous, lorsque le chien y a la paix, consiste à le laver à cette reprise, la première, avec de la terre. Donc on retrouve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, textuellement mentionné donc, cet lavage. Et à partir de ce hadith, nous pouvons dire que la terre est utilisée durant le premier lavage. L'auteur, rahimahullah ta'ala, afin de ne pas rentrer et de ne pas aborder la divergence, il a dit que l'un d'entre eux doit être fait avec de la terre. Et il s'est basé dans cela sur plusieurs hadiths. Et le fait de dire l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un des lavages avec de la terre, c'est plus vaste que le fait de spécifier que c'est le premier lavage. Mais on retrouve donc dans ce hadith, rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié en disant « la première » avec de la terre. Et parmi les raisons donc qui nous mènent à opter pour cet avis, il y a la présence de ce texte. Et également que le fait que la terre soit utilisée durant le premier lavage, ça va permettre de diminuer. La quantité de l'impureté. L'impureté du chien à la base, c'est une impureté qui est prononcée. Le fait d'utiliser la terre durant le premier lavage, ça permet de faire passer cette impureté d'impureté prononcée à impureté médiane. Ensuite, on va continuer donc à nettoyer cela. Avec l'eau, ce qui permettra donc de faire disparaître cette impureté et ce qu'elle contient. Quatrième point abordé dans ce chapitre, l'exposé qui est fait de certaines impuretés. D'ailleurs, l'auteur, il a dit, premièrement, l'urine de l'humain ainsi que ses excréments. Concernant l'urine, précédemment, on a abordé le hadith du Bédouin qui avait uriné dans un coin de la, mos de la mosquée. La suite du hadith, le fait que le prophète wasallam, ait ordonné qu'un seau d'eau soit versé sur cette urine, nous prouve clairement que l'urine d'un humain, est impur. Dans certains commentaires de Manahaj Salikin, on peut trouver que c'est sujet à consensus. Et certains éléments font que je ne le mentionne pas de manière explicite, car ça nécessiterait de plus chercher confirmation, même si Ibn al-Mundir a mentionné ce consensus dans son livre intitulé Le consensus, El-Ijma. Quant aux excréments, cela est sujet donc à consensus sans aucun doute. Donc je vous invite concernant l'urine à chercher de votre côté et à m'en faire part. Après cela, donc le shir, il a mentionné le sang. Il a dit donc le sang, hormis le fait, qui n'est pas tenu rigueur du sang en petite quantité. Et ces deux points-là, ils sont sujets à consensus, à unanimité, de la part des savants, rahimahoumullah. En effet, Ibn Hazm, il a dit dans son livre Maratib al ijmar Qui est un des livres référence en matière d'ijma dans lequel donc il a réuni un grand nombre de questions à propos desquelles les ulama sont unanimes. Il a dit donc ils sont d'accord, c'est-à-dire les ulama, ils sont d'accord sur le fait que la grande quantité de sang, quel qu'il soit, excepté celui du poisson et de ceux dont il ne coule pas, c'est-à-dire le sang, est impur. Ils sont en accord sur le fait que la grande quantité de sang, quel qu'il soit, excepté celui du poisson, et de ceux dont il ne coule pas, est impur. Et concernant la fin de la phrase de l'auteur, hormis le fait qu'il n'ait pas tenu rigueur du sang en petite quantité, Ibn Abdelbar a dit dans Al-Tamhid, les ulama sont unanimes quant au fait de passer outre et de ne pas tenir compte du sang des puces. Donc, sang des puces, c'est-à-dire qu'il est en qu petite quantité. Tant qu'il n'est pas en grande quantité. Donc ici, Ibn Abdelbar, rahimahullah, dans Al-Tamhid, il expose clairement que les ulama sont unanimes quant à la distinction à faire entre le sang qui est en grande quantité et le sang qui est en petite quantité. Comment fait-on la distinction entre ce qui est en grande quantité et ce qui est en petite quantité La personne, al-urf. On a recours à al-urf, à l'usage. Comme le disait Cheikh le Abdurrahman Ibn Nusair al-Sa'di Mah l'usage est pris en compte lorsqu'il est mentionné un jugement de la législation non déterminé. Donc c'est l'usage ce qui, de manière commune, est courante et considéré comme étant, en grande quantité, sera considéré comme tel et ce qui, de manière courante, par des gens normaux et considérés comme étant en petite quantité, sera considéré comme telle. Il y a une différence entre le fait de dire cela et le fait de renvoyer cette distinction à l'appréciation de la personne. <coughs> car Ce n'est pas l'appréciation personnelle de la personne qui, ou de l'individu qui est visé ici. Dans le sens où euh, un tel, il va considérer que c'est en grande quantité, donc il va agir en conséquence. L'autre, il va considérer que c'est en petite quantité, non. Il faut prendre en considération l'usage. Car il convient de fermer la porte à certaines dérives, notamment les dérives de ceux qui sont en proie aux insufflations du diable et qui vont considérer donc une goutte comme étant euh, de la grande quantité. Puis le shir, il a cité comme exemple le sang qui coule de la bête lorsqu'elle est égorgée. al, al c'est le sang qui coule de la bête lorsqu'elle est égorgée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Al-An'am, verset numéro 145, dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvait morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est là l'impureté. Et le chair a exempté le sang restant dans la viande et les veines. Il n'est donc pas concerné. Étant donné qu'Allah subhanahu wa taala a mentionné ici le sang qu'on a fait couler, ce qui exclut le sang qui n'a pas coulé et qui est resté donc dans la chair dans les veines, et qui va résider dans la viande, étant donné qu'il est en petite quantité. Et c'est d'ailleurs pour cela que Aïcha a dit, comme l'a mentionné Tabari dans son exégèse, à l'époque du messager d'Allah, nous cuisinions des marmites, qui contenaient de la nourriture dont le dessus était imprégné de la couleur du sang, et nous en mangeions sans le réprouver. C'est-à-dire donc elle, elle cuisinait des marmites, donc forcément il y avait de la nourriture à l'intérieur, et ces plats qu'elle cuisinait, donc il y avait au-dessus la couleur euh, du sang, ce sang qui était resté après que la bête ait été égorgée. Il restait donc dans la chair et dans euh, les veines. Donc il est en petite quantité, et ce sang-là donc, il est pur. Et cela est d'ailleurs matière à consensus, dans le sens où les ulemas sont unanimes sur cette chose-là. On continuera lundi, incha'Allah ta'ala, la lecture de ce chapitre et la tentative de traduction, Allahu a'alam, وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أن الحمد لله رب العالمين. pentru